Unité 9, leçon 2, exercice 2. Une employée de Grenoble Immobilier présente la maison à un client. Notez sur le plan les numéros correspondant s aux parties de la maison. Voilà, nous y sommes. Alors vous voyez, c'est une maison avec un étage. Et l'appartement est sur le rez-de-chaussée et l'étage. Vous avez un joli jardin de 400 mètres carrés. Là, à gauche de l'entrée, vous avez un garage pour deux voitures. On entre dans la maison. Voilà, vous avez une petite entrée ouverte sur le salon. Ici, à gauche, c'est l'escalier qui va au premier étage. Et là, à droite, c'est le salon, salle à manger, séjour, comme vous voulez. Vous voyez que c'est un beau salon avec une grande fenêtre sur le jardin. C'est très clair. De l'autre côté, vous avez en face de l'entrée, la cuisine, avec ici, à droite, des toilettes. Et à côté, une petite chambre ou un bureau. On monte à l'étage. En haut de l'escalier, vous avez en face de vous la salle de bain avec à droite des toilettes. Et à droite, vous avez un couloir et on arrive aux trois chambres deux vers l'avant de la maison et une vers l'arrière. Et vous voyez que les deux chambres vers l'avant ont un balcon avec une belle vue sur la montagne.